I erenim hayal 1 pour la mami 2 pour la famille 3 pour les amis et les familles de mes amis On les aime pas la zizani qui font tas malatoni Qui te s'en s'en ta money ou des jetons à Il n'y a plus de respect, gacho Les fils sont tous des bonnes Les hommes sont des gadgets Et les matchs seront leurs menaces Mais victimes de son fiasco Adam devient Brasco Poudam, mami casque Gros exil à Madagascar Frères, il n'y a plus d'astuces Avant que le réseau sature Tac, t'es godasse Plus ton t'es mature Des barres calamicales Des balles, des calamités Des bulles comme un migdale Pas des burles banalités En plus, ça craint les tuyaux Malgré tes grosses balles Il y a trop d'Anaconda Qui ont la grosse dalle Il n'y a plus de respect, madame Mais beaucoup trop de coquettes Des vraies